le lièvre et le porc-épic. Il était une fois, près d'un champ de navets, vivait une famille de porcs épic Le papa et la maman étaient partis en voyage, si bien qu'en ce moment, les deux frères jumeaux étaient livrés à eux-mêmes. Ben Il faudrait un peu plus de... Euh... Euh... Il faudrait un peu plus de... Euh... Il faudrait un peu plus de... Mais enfin, je ne comprends pas. Que manque-t-il à cette soupe? Euh... Il faudrait un peu plus de... Euh... Tu sais quoi? Je ne supporte plus ce cirque. Je sors faire un tour jusqu'à ce que tu aies trouvé ce qu'il faut ajouter dans la soupe. Et j'ai vraiment très faim. Alors tu ferais mieux de trouver la réponse. <tousse> Je ne sais vraiment plus quel est l'ingrédient secret de maman. Je ne m'en souviens plus du tout. Tu aurais dû écrire la recette. Je l'ai fait, mais je l'ai perdue. Et toi, pourquoi tu ne l'as pas fait? Je l'ai fait, mais je l'ai perdue. Et toi, pourquoi tu ne l'as pas fait? Bon, je m'en vais. Oh, maman, comme tu me manques! S'il te plaît, reviens vite. Et Prends donc un autre navet pour la salade. C'est d'accord. Ainsi, le porc épique laissa son frère à sa cuisine et sortit récolter un navet. À côté du champ de navets, il y avait un champ de choux dans lequel un lièvre était venu s'installer quelques jours plus tôt. Bonjour, monsieur le lièvre. Tu es nouveau par ici Qu'est-ce que ça peut te faire, demi-portion? <rire> C'était tellement drôle! <rire> tellement drôle! <rire> Drôle. <rire> Tellement drôle! Tellement drôle! <rire> Hé! Hey, pourquoi tu as fait ça? Oh! On dirait que Demi-Portion est en colère. Tu es si distrayant, Demi-Portion! J'adore! Hé! Hey, arrête un peu ça! C'est quoi ton problème Oh, rien. Je me soucie juste de ton problème, voyons. Comment ça Tes jambes Est-ce que ça t'arrive de marcher parfois Ou bien est-ce que tu tombes toujours et tu roules comme une boule pleine de piques Ça ne doit pas être évident de vivre avec ses jambes, monsieur... Monsieur demi-portion à piques. Bon, eh bien, ça suffit maintenant. Pauvre petit... Tu ne peux rien faire avec ces petits trucs que tu appelles des jambes. <rire> tu as pourtant essayé de me donner des coups de pied avec. ces trucs truc le plus drôle de la Terre. Je ne peux peut-être pas te donner de coups de pied, mais je parie que je peux te battre si on fait la course. Quoi Tu me défies moi à la course Sérieusement Demi-portion Oui. Tu as peur C'était une super blague. Je dois au moins reconnaître ça. Alors, tu as peur? Tu es dingue! Moi? Peur de toi? Je pourrais en battre une centaine comme toi en un tour de main. Tu vois? Pas mal, mais pas assez rapide. Tu n'as qu'à t'entraîner un peu. Moi, je rentre à la maison pour déjeuner. Et puis on fera la course à partir de cet arbre au bout du champ, jusqu'à cet arbre à l'autre bout. Quoi? Rendez-vous dans une demi-heure. Bonne chance! Euh, euh, il faudrait un peu plus de... Est-ce que j'ai vraiment fait ça? Cueillis le navet pour la salade? Qu'est-ce qu'il faut pour cette soupe? Oublie la soupe! « J'ai une course à gagner !»« Quoi ?» Alors le porc-épic raconta à son frère jumeau tout ce qu'il venait de se passer entre le lièvre et lui. « Le lièvre méchant Comment vas-tu bien pouvoir remporter la course ?»« Eh bien, j'ai un plan !» Le porc-épic avait élaboré un plan. <rire> une demi-heure plus tard, comme convenu, Le lièvre et le porc-épic se retrouvèrent à l'arbre. Je vois que tu es à l'heure et ça me plaît bien. Et tu es donc bien conscient que c'est une course entre moi, un lièvre, et toi, une demi-portion avec des pics et qui rebondit. Oui, oui, très bien. Alors toi, tu vas suivre ce tracé et moi celui-là. Prends tes positions... Et donne le départ. À vos marques, lièvre, demi-portion avec des piquets écarbondies. Prêt? Lièvre, demi-portion avec des piquets écarbondies. Vraiment prêt? Lièvre, demi-portion avec des piquets écarbondies. Et partez! Il pense qu'il peut me battre. <rire> Quel idiot! Ah, je ne le vois nulle part. Hum, hum, c'est moi que tu cherches. Tu es déjà là? Je pensais que tu étais plus rapide. Qu'est-ce qui t'a pris autant de temps? Mais c'est impossible! Refaisons la course. Entendu. Enfin arrivé! Je commençais à m'inquiéter. Mais c'est impossible! On y retourne encore une fois. Mais tu es de plus en plus lent. Tu as peut-être besoin de plus d'entraînement. Et maintenant, je le vois en double. Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive! Tu as dit que tu pourrais en battre des centaines comme nous et pourtant tu as perdu contre seulement deux d'entre nous. Et vous Vous êtes des jumeaux En effet Mais... mais c'est de la truche On est désolé mais toi, de ton côté, tu as été méchant aussi. Tu as des jambes plus puissantes et tu es plus rapide, mais il semble qu'on est plus fort et qu'on a plus de cerveau. Tiens, prends ça. On est désolé euh, Attendez Ça vient de mon champ. Et je suis désolé aussi. Ça serait sympa d'être ami avec vous. Et je promets de ne plus jamais être méchant. Nous aussi, on promet. Nous aussi, on promet. Mmh. Mmh. Mmh. C'est ça qu'il nous fallait depuis le début. Du chou. L'ingrédient secret de maman c'est du chou. Mmh. L'ingrédient secret de maman c'est du chou. L'ingrédient secret de maman c'est du chou. <rire> et ainsi, ces trois là devinrent amis pour la vie. Chacun était très bon en quelque chose et pas très bon en autre chose. Alors C'est pour ça qu'il ne faut jamais être ni égoïste quand on a un talent à partager, ni déprimé à propos de nos faiblesses.